C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de ne t i r e rien, d i t e s u mais qui o n t d i t e n long en voyant notre mine. a v i e les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprance merveilleuse qui donnait l i n s o n C'est si bon ces petites sensations. ซ a v a ม s เออ u ์เคมิ i ลีย e เซ็ e เซลมอนเจ a n อ e บอนมม e มมมมมมม s มมมมม o มมมมมมมมมม l มมมม s ม a n มมม s มมมมมม r มมมมมมมม s มม s มมมมมม s มม s มมมมมมมมมมมม s มมมมมม n s มมมมมมมมมม C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des rang Cadillac car, mincoats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. Mmm, c'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non o h c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendsre quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ces o i r demain, la semaine prochaine. N'importe quand. Mmm, si c'est bon. s si t bon. Mm, bon. Si bon, si bon. <rire> Il sera très crazy, non? Si bon, si bon. Voilà, c é s t e l l